tot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 nous s'il y en a un qui en kiffe euh, de se réveiller à Star City bah euh, qui fascine je veux comprendre euh, 4h3 sur énergie bon réveillez tout le monde on va écouter Silla dans un pays énergie il y aura aussi Maitre Gyim, The Prince Karma, Drake, Lady Gaga, le tout sans pub et avec le meilleur de Michel, Michel c'est des 23h tous les soirs sur énergie écoutez ce qui se passe dans l'émission on va faire le taxi du Blade, du Blade pardon avec euh, Jason, salut Jason. Allez, ça va. Ah, tavez super. Jason, tu veux jouer avec qui au taxi du bled Enfin contre qui plutôt Il y a Amina, il y a Tof, il y a Polo et tout ça et moi aussi forcément. Donc Jason, tu veux jouer avec qui Enfin contre qui Contre Tof. Contre Tof. Ah, Très parti. bien. Oui, oui, oui, Allez, quel excellent choix. On appelle les taxi Alain euh, Tof. Ah, chouette. Allez, c'est parti. Chance, ah, avec, chance, avec Jason, on appellera le taxi Paris Gatroux, c'est normal. Ah, super. Minable. Salut <rire> Il y a plus de filtre c'est génial. Oh, j'ai jamais vu. Oh oui, oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voilà, je enfin, c'est un peu compliqué ce que je vous demandais, mais je voulais savoir si vous pouvez m'emmener à Athènes. Vous m'emmenez où À Athènes, en, en Grèce. Athènes en Grèce Oui. C'est une plaisanterie bah, euh, non, en fait, justement, voilà, ça, je savais que ça allait être un peu compliqué, mais voilà, c'est parce que j'ai Bon, enfin bon je vais pas rentrer dans le détail Mais j'aurais besoin que vous m'emmeniez Et voilà assez rapidement donc euh, voilà c'est le, le, le tarif n'a pas de grande importance mmh. C'est possible Là tout de suite là Non non pas tout de suite on part demain matin euh, Partez demain matin et vous arriver en greffe à quelle heure Bah le temps de faire la route C'est vous, vous qui conduisez C'est une plaisanterie Non non, bah non monsieur euh, si c'était une plaisanterie je vous appellerais pas euh, Pas à ce heure là monsieur Enfin bon j'ai autre chose à faire on n'est pas là pour rigoler monsieur. Moi c'est vous voulez mon argent vous me le dites vous voulez pas j'appelle quelqu'un d'autre c'est euh, on fait simple. Oui oui bah appelez quelqu'un d'autre oui. Ah d'accord. bon on fait comme ça monsieur. Bonne soirée. Ah. OK un autre ah. notoire. Non mais, <rire> mais alors, lui, Ah mais un autre <rire> C'est la première fois qu'il y a ah, un prénom ouais, ouais. comme ça. Ouais. Mais... C'est le problème. Il là, Alors, d'habitude les mecs ils réfléchissent et tout. Ah bah non. Non, oh, c'est ah, quelqu'un d'autre. Kevin on qui fout, dit putain, vous voulez mon argent bon. bah, ouais, bah, non, bah, vous, bah, vous voulez mon argent Bah non, non. j'en veux pas. Bon Jason, à ton tour maintenant, on appelle Taxi Paris à Châteauroux. Et donc bonne chance à lui. Il faut faire mieux qu'une minute 10. non, il faut juste qu'ils disent oui. Il faut juste oui puisque Tauf n'a jamais eu d'acceptation. Bonne chance. Allez, on y va, on y va il va Putain, un enfoiré de noir. Endure. Oh, merci merci. Flattez-moi. Oui, allô bonsoir, excusez-moi, j'aurais besoin un taxi dans, dans trois jours pour aller en au pk au au euh, combien au PK1. Oui, enfin, dans 3 jours, j'ai besoin d'un taxi pour aller au PK. Est-ce vous savez combien de ce serait le tarif Pour aller, non, Vous me Au PK15 s'il vous plaît. Oh, Pékin. Oh, Pékin. Vrai, je sais au PK15, ça va pas Au pk Je ne que si vous voulez me dire, au ah Pékin. J'ai besoin taxi pour aller dans une ville, donc au Pékin, parce que j'ai besoin d'aller voir mes grands-parents. Et euh, je ne sais pas combien, je serai s'il vous plaît. Mais, mais vous partez d'où De Châteauroux donc, euh, Oui, oui. Ouais, ouais, ouais, ouais. Châteauroux, et pour aller où Au Pékin. Pékin. Ah, quand même. Pékin Oui, oui. C'est où, ça Bah, dans, dans Pékin, dans Dans un hôpital Dans quel ah, hôpital, mais La ville de Pékin Oui, oui s'il vous plaît. C'est dans, dans... Ah, dans quel département C'est dans quel département C'est dans quel département Bah, c'est à l'entrée de, de Pékin, à de la ville. C'est à l'entrée de Pékin, à l'entrée de la vous serez désoignés. C'est à vous dire, si je suis déployé, il faut que je sache quand et où. <rire> bah, dans trois jours. Et euh, à Pékin, donc euh, à l'entrée de la ville. <rire> mais à ça se trouve où <rire> Bah à l'entrée euh, de la ville. Mais... C'est peu comme ça, mais c'est là que j'ai une nexte récompense, à <rire> l'hôpital. <rire> Et euh, ils m'ont dit que j'avais à l'entrée, il euh, y a un hôpital. À l'entrée de la ville. pour de <rire> quoi À la ville de Pékin. Bah <rire> euh, oui. hey, Mais là, vous êtes à Châteauroux, monsieur <rire> Ouais, je sais. Mes deux jeunes mes copains, qui sont ils sont malades, ils sont à l'hôpital. Ils sont au Pékin. Est-ce que c'est possible de -ce que vous m'amenez Ils sont malades. Oui, <rire> mais je vois pas où c'est Pékin. Il <rire> Non mais non mais C'est la PK Attends Non mais Attends, je, je, regarde, je, rac... ouais, a, non, je raccroche Je raccroche à je Mais à 2 minutes 0,5 Il a dit oui Oui mais pas pour l'emmener Non il a dit Si si Il a dit oui, <rire> oui <rire> mais J'aimerais <rire> vous <rire> m'emmener Il dit oui mais c'est où Ouais ouais Mais non Mais c'est quoi Il était très drôle en tout cas Il a dit Arrête de faire l'or toi voilà Félicitations Bravo Attends Mickaël Parce qu'il a Diam Sévita Qui s'embrouille encore Ouais je sais bien Tu veux cynique toi <rire> tu veux qu'on le... Bon, Jason, Jason, tu as été très mauvais. c'est Mais, euh, mais c'est une victoire par chance. Bon, et eh ben Jason, euh, j'ai envie de te dire euh, bah reste au standard, on va prendre tes coordonnées puis on va t'envoyer le cadeau, d'accord et, et petit cadeau si Jason, on dit à Pékin. Voilà, voilà, voilà est on est en dit à Pékin, ouais. D'accord D'accord, ça va. Bon allez, ça <rire> roule. Salut à toi en tout cas. À tantôt. Ciao, bye bye. Michel. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Michael officiel. vendredi matin sur énergie Bonjour tout le monde. Bon réveil, on est le, le 30 novembre. Bon, J'espère que tout va bien, que vous êtes passé une bonne nuit. Ça se passe bien, ouais. Si vous êtes au boulot, on va écouter pour la suite dans la playlist énergie Maître Games, The Prince Karma juste derrière, et puis à 20h sur énergie Ce sera le retour du, du Rico Show avec toute l'équipe de nouveau, plein d'invités, plein de surprises. Et voici ce qui s'est passé hier soir sur Energy. Écoutez le podcast du Rico Show 20h 23h sur énergie eh oui, wow. les amis tout le monde en parle ça va m'assa ratté complètement on se parle à tous en forme mon silvain eh ben écoute en pleine forme prêt pour le tinder dans 20 minutes ça va être très chaud comment il va jm et eh très bien j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous dire oh, sur les voilà. jeunes quand même. des détournements ah, voilà. de tous les côtés les amis <rire> déjà là la, la chanson autour des, des gilets jeunes on parle de ça en mode lol et moi je vous le dis voilà je vous le dis je suis avec les jeunes je, oui. je, je le dis mmh. je suis avec vous vous avez raison tout le monde galère voilà tout le ouais, monde ouais. galère et c'est pas possible je, je suis d'accord avec vous j'ai pas 20 ans de carrière moi, si j'ai pas un rond, je vous le dis Non mais c'est vrai, c'est pas une connerie J'ai pas un rond, donc je vous dis, je suis avec vous les gars Ça fait un an qu'on est dans le circuit Donc j'ai pas eu encore la chance de me gaver <rire> Voilà, et j'ai pas un rond Donc on est avec vous les gars et c'est pour ça qu'on vous soutient Je vous le dis Merci. Les amis, on parle de ramener euh, les la coupe à la maison Allez. Il y en a euh, qui veulent ramener Macron Vous savez, c'était le, le tube 2018 C'est une parodie, écoutez un petit peu ce que ça donne Ramenez Macron à la maison C'est Brigitte qui est contente <rire> Je crois que c'est VG Jaune qui chante <rire> C'est vrai hey, hey, hey. Tu sais quoi On devrait faire le clip On devrait ah ouais. faire le clip Je me demande si on se le fait pas pour lundi ah, Avec tous les gars qui sont aux gilets jaunes, non, on non. arrive, baba, on fait le clip <rire> C'est une barre d'oeuvre Moi ça m'a tué J'avais aimé ramener les NMA à la maison ah, merci de, de, de Sarah qui est disponible sur la chaîne YouTube oui. Mais ça, vraiment, c'est énorme On parle aussi, vous savez, des gilets gilet hors de prix Allô, Alors, il là. faut savoir qu'Amazon vend le gilet 1 centime d'euro ouais. D'accord Vous avez les frais de livraison à 2,50 € vous en prenez 100 ça vous coûte moins de 5 €, les les gilets, je fais ouais. pas de promo hein, mais <rire> je, je vous le dis et sur le bon coin Sarah on a vu des gilets jusqu'à euh... jusqu'à 85 € mais le gars oh. l'a retiré dans la minute et ouais. par contre ça, ça persiste des gilets jaunes pour 40 € un lot de 4 quoi 10 oh € le gilet, les jaunes. Oh les gars, il y a un vrai marché oh. et il y a une nana qui vend ça euh, 10 balles Vous savez quoi on l'appelle tout de suite. Ah ouais. Allez on va voir si c'est vrai ou pas Allez. et si la nana elle est sûre de son fait peut-être que c'est une connerie je me dis attends tu peux pas mettre ça sur le bon coin à balles. Tu on appelle rapidement très Allez. vite là ou juste avoir le prix allô oui, oui bonjour madame je vous appelle pour les gilets oui alors je vous prends les 4 à 10 euros là c'est bon ah non non, non mais c'est pas 10 euros c'est 10 euros l'unité et non c'est pas vrai vous avez qu'à lire l'annonce donc c'est 10 euros le gilet jaune oui c'est ça mais pourquoi c'est aussi cher parce que c'est parce que c'est le prix c'est comme ça puis c'est tout mais pourquoi vous pourquoi on a besoin de ces gilets pour faire la lutte Oh oh ah, Et en plus ça veut raccrocher là ah ouais. ah, mais Érico, oh. moi je te dis il y en de gilet jaune C'est le gilet Ricard, ah c'est oui. l'officiel. <rire> ah oui. ouais, il mène loin celui-là. Ah ouais. Je veux dire derrière vous rentrez euh, carpette, <rire> surtout euh, il ne mène nulle part avec ouais. modération évidemment Silva. Non mais moi je vais devancer les prochaines manifs. hein. Est-ce ah ouais. que je pense que ça avec les, les gilets orange J'ai ah ouais. tous les récupérer. Puis je pense sur les champs en fin de soirée, il doit en rester quelques-uns par terre. Ouais. un coup de machine et puis tu, tu fais un tarneau c'est de la folie. C'est grave François. J'ai même vu un gilet jaune de créateur, pièce oui. unique à 30 euros. c'est-à-dire que maintenant vous mesdames, vous pouvez ouais. avoir une robe en tant que gilet. Oh. je sais j'ai essayé d'envoyer lana en fait elle propose du sur mesure tu peux lui demander la robe que tu veux le gilet que tu veux elle te le fait J'sais et pas. ça dépend des prix ça peut monter jusqu'à 200 euros non. €. Ouais ouais non mais c'est incroyable. Tu imagines veste de costume gilet jaune. Le costume de marié bientôt ça décolle. C'est quand ils appellent avec les porte-paroles le ouais. gars il y va. Imagine avec la chemise et la cravate avec son veston comme ça en velours tu t'imagines Ça serait de la gueule. Moi ouais, samedi j'essaye en boîte hein. Ah ouais non mais c'est fort. Bah ouais peut-être que tu peux rentrer je <rire> le jaune hein. Et je peux vous dire Sylvain a rendu hommage, il a mis le préservatif jaune. <rire> Tout le weekend. Non mais rigolez pas il a des soirées spécial gilet jaune. C'est pas obligé de venir avec ton gilet eh jaune. J'ai vu vrai. les événements de tournée et tout. Je ah c'est le soir. Eh ah, hey, hey, les gars, et dans cette soirée, on boit du jaune. <rire> <rire> hey, Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appel Énergie et on direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h sur Énergie. Oh.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 Dévorer tous les hommes Et d'après la rumeur Tu ne souris jamais Tu prendras tout de moi Tu me laisses un seul enchaîner Est-ce que j'ai tort Non, je savais J'avance vers toi Les courbes de ton corps Ma somme Tu diras j'ai récolté Tout ce que j'ai semé Attends deux minutes J'ai déjà vécu la scène ajoute oh oh oh. jour tu me dis des mots doux Tu me fais savoir qu'on est un tio Deepak.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 c'est Cédric. J'espère que toi bien ce matin. Bon réveil, belle journée. On est on est vendredi. On va écouter Drake dans la playlist Énergie, Lady Gaga qui arrive juste derrière. Et avant de le retrouver à 17h cet aprem sur Énergie après les cours, après le taf. Voilà en fin de journée dans la voiture, à la maison, au boulot. Voici le meilleur de Coé sur Énergie. 17h 20h C'est Coe sur Énergie. Le top 10 des mots d'excuse des parents pour que les enfants n'aille pas à l'école et alors ça. C'est magique. Ça me met les je je les ai lus tout à l'heure. <rire> J'en ai certains, j'ai mis du temps à les déchiffrer. Oui. Jonathan n'ira pas à l'école parce qu'il va avec son père à chasse à chasse à l'ouverture de la chasse et il doit se reposer pour amener du gibier à la maison. <rire> Excusez l'absence de Maevan, mais on craint a la l'appendicite. Euh, lapindicite, je vous le cache pas, ah, c'est marqué. Lapin. lapin et à côté oh, la d'Issite. Alors qu'on la garde à la maison, au cas avec un Z, il faut aller à l'hôpital. Ah, comme un kazou où. Johan a été au coiffeur ce matin. Il oh. doit pas mouiller ses cheveux durant deux jours. Je le dispense donc de piscine. <rire> N'importe quoi. Celui-là, il est magique. Cher prof de PS, on n'a rien contre les gens qui font du sport. Mais il faut pas l'imposer aux autres.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 Kittin' in no way, kittin' in no way, kittin' in no way. Uh. I need that black card in the code to the safe. Code to the safe, code, code to the safe. I show them how the for that to net, bro. But the net fit the chill, what's so net, net, net, bro. Cuz I want you and I need you and I'm down for you always. Black, yeah, and black, I'm down black, for black. you always. Yeah, yeah, and white, I'm black, down for you. Down for you, down for you always. yeah yeah Happy in this modern world oh, do you need more Is there something else you're searching for? Sur Énergie, salut, salut, bon que donc, c'est avec Zao dans un pays, c'est Énergie, Maroon5, Jane et David Guetta. Ça arrive lors du petit-déj, il faudra aussi de, de bosser hein, pour certains, bon courage. On se fait la playlist Énergie, plus le meilleur de Mickael, 23h, 3h chaque nuit sur Énergie pour vous en direct. Et là, c'est le meilleur de l'émission. Écoutez, c'était la nuit dernière. Il y a Jonathan qui est avec nous, bonsoir Jonathan. Bonsoir. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. bonsoir Jonathan. Alors, alors, bienvenue, on t'écoute Bon ben je vous appelle parce que j'ai une petite euh, une petite révélation à faire Donc euh, il y a quelques temps de ça je vous ai rencontré dans le dévolu Vous étiez la joue du loup Ah oui oui tout à fait oui Et alors Ouais je vous avais rencontré, vous êtes super sympa et tout Et c'est vrai que j'avais eu l'occasion de parler avec Amina Ah bon je l'avais trouvé super sympathique, super euh, jolie Ah bon Je oui. l'avais bien le seul Et eh bah dit donc, oui, oui. comme quoi tout arrive hein. Non tu t'es trompé <rire> c'est pas vrai ah, tout, tout arrive dans la vie et donc je me suis dit Je vais appeler Pour essayer de voir Si on pouvait se rencontrer <rire> blague. Blague. De quoi non, Alors, non, vrai, vrai, donc, de Mais à quel moment On s'est parlé Jonathan je, Que je restitue euh, C'était dans Un genre de bar Là où vous faisiez Votre émission là. Comme par donc hasard comme a... Forcément Si on a parlé avec Camina C'est dans un bar Non mais c'est On n'a jamais ouf. fait ah. mais Non mais c'était pas Non mais Vous faisiez une émission, euh, c'était un hôtel il me semble dans je Ah non, mais là tu, autre... tu confonds avec il y a quelques années Ouais ouais, signe, y ça, tu trompes de faire je crois ouais, Ah c était, c était, mais attends, c'était plus que l'année dernière ouais. Et euh, c'était il y a même quelques années C'était quand on était avec Capucine C'est euh, Brune mais c'est le soir rapport qu'elles ont Non non, c'était l'année dernière, c'était Mais non, on a pas, fait, on a pas dernière, Mais non, on sûr. était pas dans un hôtel qui se raconte. Non, mais on ah, pas, pas pas, bar, mais, on ouais, euh... mais, mais, euh... mais on non, pas on, pas on était dans le chalet. Oui, on était dans ce chalet. Vous étiez dans un chalet. Voilà, un chalet, c'est pareil. un chalet, un hôtel à part, T'es sûr t'es pas en train de nous enfumer genre tu l'as jamais vu mais tu as envie de la pêcher quand même il y a pas de mal, C'est normal Tu peux le dire, il y a pas de souci hein. J'ai plusieurs des mécaniciens, il y en a plein. vous avez gagné Vous me mon plein là. Non non mais attends mais ce, ce, ce ne serait pas grave, c'est ça que j'essaie de te dire, c'est pas c'est pas grave ah, du tout même. Pas, ouais donc euh, on avait discuté un petit peu par on a long, discuté dans un chalet temps. donc dans le chalet donc dans la baraque. Non, c'était dans une bar, Mais non, non qu on, qu on, a pas, on, on a pas on te dit qu'on n'a pas fait d'émission dans un bar la dernière. vous êtes pas resté dans le chalet, vous êtes pas resté dans le chalet toute la semaine. Bah on a été faire du ski fait. et puis après on est revenu dans le chalet quoi, mais voilà, mais bon bref ah, et, et donc non, quoi Bon à la limite c'est pas grave. Ça ou deux mais j'ai pas Ah on y arrive. On y arrive, on y arrive. Et tout et euh, bon euh Dolan on avait un peu discuté patriotain et tout et c'est vrai que moi je j'avais trouvé vachement charmante euh, c'était agréable de parler avec toi et tout et on donc, eu un euh, mail du pourquoi pas comment on lui un mail pour lui dire ça. Non, mais c'est genre enfin, aussi, mais, mais... mais je pense enfin pardon mais je te crois pas une seconde. Enfin que tu me trouves jolie et tout ça évidemment je te crois <rire> je mais te crois pas je, une mais c'est pas la même <rire> Parce que je suis <rire> grosse moche et je comprends pas que tu me trouves belle. Non, la suite t'inquiète pas, tout va très bien. C'est juste que on est sorti deux trois fois dans des bars et à chaque fois on est resté entre nous parce qu'on est reclus et qu'on aime pas les autres. Mais euh, j'ai ouais, pas bah, souvenir oui, on a baisé toi, en plus on avec Amina on a baisé tout le tout le temps dans le chalet donc euh... Ah bon Ah bon, non, bah ça je m'en rappelle bourré. Non, mais quelle Toi, je rigole non, mal, voilà, Tu veux ressortir ben, un après, truc en après, activité et tout Je veux bien mais dans un bar et tout non, oui. non, Après, après, non, après je, veux pas, je veux pas te dire qu'on a eu la discussion du siècle et tout On Même. a discuté 2-3 minutes voilà. Je me serais rappelé, j'ai une putain mémoire on peut pas m'enfumer là-dessus bon, Après tu euh, te rappelle pas de moi, c'est un mauvais point pour moi C'est pas grave mais bon. Non mais ça, ça a été en film à la Marseillaise là, Ça marche pas <rire> avec moi mec <rire> Arrête, arrête. <rire> je me rappelle très Pourquoi bien, il y a une seule soir, un, une, un seul soir où je suis vraiment sortie Mais c'est euh... où ce bar Bon coup, bref, on va pas y passer la bar. nuit euh, en... C'est quoi où le où bar Là où il y a il y a 2-3 restos là enfin ouais, bon euh... ah, ah oui la place il Oui, il y a euh... effectivement une place ouais. avec deux trois restos bon enfin dans une station partout, de ski c'est vite euh, c'est vite ouais. quart, là, hein, là où là, où non, le cas là dans le resto on est tout le temps là Ouais ouais, je sais bien mais bon. Bon et donc qu'est-ce que tu veux lui dire à Amina, tu as envie de la pêcher c'est voilà, ça Donc euh, je, euh, je me demandais si c'est y avait pas moyen de quoi, qu on peut discuter voilà comme se voir quoi. Appelle le 01 40 71 5000 elle est là. Ça commence mal mais je vais checker Facebook et si ton visage me parle on verra. Mais je pense Ouais, tu as quand même une chance. Non mais ça dépend on s'est vraiment parlé on, on peut se parler mais je pense que c'est une couille. Je me serais ah, rappelé si j'ai parlé avec un mec ça ouais. euh, ouais, c'est pas après 12 jours et 27 histoires je sais pas rien non plus L'émission dans un bar, pas dans un bar, dans une discothèque finalement, c'est... Une discothèque... Depuis le début, je te dis que c'était dans un bar. Après votre émission, je savais pas si c'était chalet, je ne m'en fule plus. Mais c'est là vous dormez, c'est pareil. D'accord. Le mec était là au chalet, on l'a pas vu, mais ce pas grave. Non, non, non, je n'étais pas au chalet. En fait, il était caché sur ton lit. C'est ça. Pendant toute la semaine, tu sais, C'est ça, c'est ça. Sur le lit Apollo, sur le lit Apollo, j'étais... Ah ouais, t'as dû, dû, dû être bien je te pétais sur la gueule tous les soirs ouais clair. ouais bon bah écoute hein tu sais quoi je te, je te repasse à Mina si tu veux il y a pas de problème en oui plus, oui elle, allez, elle allez. est demandeuse allez Euh, non pas du tout euh, ouais. <rire> Bon écoute Je vais te la repasser Parce qu'il y a des auditeurs <rire> Ils doivent se dire Attends ils sont en train de Ils sont en train de discuter Comme si étaient au téléphone euh, tu vois, magique, tu vois, gens, donc, Complètement L'eau bon. je suis propre Je te je te la repasse en antenne Je l'attends si tu veux Mickaël Rendez-vous ce soir Dès 23h sur Énergie Et toujours sur Facebook Twitter et Instagram Et Mickaël officiel It's never your fault the Bang bang bang Banks and ranks Join the ball mm -hmm. Ah oh ah oh vérité Tu es méau quitter Et l'histoire est sans cesse répétée Qui commettra la faute Qui de nous deux claquera la porte Tu ferme, on se renvoie la balle et tu redeviens normal jusqu'à ce que tu tires, là où j'ai mal. Your beauty is incredible Try luck like you up for your rage and staple Bull be a stunt like them name cannibal Know your bad things that I feed them ego Turn around, say they're your real amigo Bad problem, bad problem C'est pas ta faute Ce n'est jamais de ta faute ah, Ce n'est jamais de ma faute ah, Grand balle It's been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 Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, belle journée, comment ça va ce matin Bien, oui, en pleine forme, bon, peut-être pas euh, vu l'heure, <rire> bon courage en tous les cas. David Guetta avec Bibi Reksa, on se fait Jane et Anna Kamoura dans un pays c'est Énergie, avant de le retrouver à 20h ce soir, voici le meilleur du Rico Show sur Énergie. Le podcast du Rico Show, 20h-23h, sur Énergie. Ça, on fait l'appel pervers C'est parti On va où Alors, en fait, je suis tombé sur une annonce qui m'a fait rire, un homme soumis cherche sa maîtresse, et je me suis dit... Qui de ouais. mieux en maîtresse que Rico quand il fait sa voix de nana <rire> D'accord, très voilà. bien. Un petit soumis pour euh, Rico le travesti <rire> Allez. On y va, c'est parti. Je travestis ma voix, je le fais tourner en rond. C'est la pervers. On y va. On va faire ta voix Oui, je suis là. Allô Allô Ouais, ça va Oui, j'ai bien, merci. Oh, je veux tout savoir de toi. Combien de centimètres Euh, je ne sais pas. Mesuré. Je me suis jamais mesuré. Mmh. Mmh. D'accord, ça me plaît. Ça me plaît, j'aime pas de ceux qui sont trop proches de leur kiki, tu sais. Mmh, D'accord Euh, raconte-moi un petit peu toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu as envie de quoi Ça dépend de quelle annonce euh, vous avez vu et qui vous intéresse. Moi, je m'en fous moi, je t'ai vu, tu m'as plu, j'ai envie de te croquer. D'accord. Que... Moi, je suis soumis sur tout. Ah, mais ça m'intéresse. Je fais tout. Tu te tais. Voilà, je n'ai quasiment aucun tabou, avec moi, peux tout faire. D'accord, d'accord. Moi, voilà. qu'est-ce que t'aimes en particulier Oh, j'aime être pris, j'aime te prendre bien, ça reprend. Je lèche. Euh, je n'ai quasiment aucun tabou. Je peux tout faire. D'accord, parce que moi, j'aime beaucoup les jeux de rôle, mon soumis. D'accord, il n'y a pas de souci. Montre-moi que tu es capable d'être un loup. Oh Est-ce que tu pourrais me faire d'autres choses Fais-moi d'autres bruits. Miaou. Oui, vas-y, enchaîne, enchaîne. Ouf. Ça fait un, oui, 2 Meux. Me, euh, après, euh, je n'en ai pas d'autre Tu m'en fais un quatrième, vas-y. Colette, colette, colette, colette Très bien, on dit oui maîtresse quand je te parle D'accord Oui Oui qui Oui maîtresse Voilà, alors quand est-ce qu'on peut se voir tous les deux C'est quand vous voulez Est-ce que tu as envie que je te punisse Ça dépend comment, qu'est-ce que te... vous recherchez exactement Je vais te latter la gueule, je vais te cravacher Je vais faire de toi mon poney Ça t'intéresse ou pas Ça peut oui Je vais t'appeler Jolly Jumper Je serai ton, je serai ton Oh, oh Ah oh, excuse-moi. Ah oh, je fais des crises. Je serai ton jockey. Tu veux que je sois ton jockey Oui. Je vais te cravacher le fessier comme jamais. Oui. T'entends ça J'ai envie de te mettre un coup de pied dans la tronche. Oui, alors je fais du soft, pas du hard. D'accord. Un coup de un coup de pied dans la tronche, c'est pas c'est pas ton truc. Non, non non non je on reste soft, c'est tout. On reste soft, d'accord. D'accord. Est-ce que je peux quand même te mettre un doigt dans l'œil je... Non madame. D'accord. Non mais on fixe les limites, c'est important. C'est important. Est-ce que je peux tirer les tétons oh Comme je vous l'ai dit, je fais du soft, pas du hard. Oh, oh, oh je suis en train de m'énerver. Ah, je te le dis. Oh oh t as envie que je t'attache eh, Je vous l'ai dit, madame. Je, je suis sans tabou. Avec moi, on peut tout faire, mais je reste dans le soft. Ça te dirait que je te prenne mon mon grand loup. Ça ne te dérange pas de découvrir que je suis un homme ah, ah, Je crois la réponse, ouais, ça Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appelez Énergie et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h sur Énergie. salut tout le monde, bon réveil. Je parcs ça ce matin. Bon, j'ai pas besoin de poser la question. Je crois que ça intéresse tout le monde de gagner jusqu'à 10000 €. Euh jusqu'à 10000 euros à gagner à 17h30 dans le cash cash énergie chez Coe. pour jouer, vous envoyez Coe au 7 10 12 maintenant. Voilà, dès ce matin. On juste après dans une émission Coe à 17h en direct pour vous sur Énergie d'ici là le meilleur de l'émission. Derrière ce sera Yana Kamoura sur Énergie. 17h 20h C'est Coe sur Énergie. Ça va les gars Parce oui. que les gars, vous aviez repris le titre d'Eminem. C'était ça, quand avec son titre un peu de son. Non, on l'avait pas repris. Ouais, vous en fait... aviez fait un flow plus rapide que lui. Oui, oui ça, ça c'est un truc plus qui a beaucoup tourné plus rapide effectivement oui c'est vrai alors on a éliminé beaucoup pour se pour se rappeler ceux qui connaissent pas euh... oh. et ça c'est pratique quand tu pas beaucoup de forfaits voilà. <rire> mais <mérise> et, et, écoutez ce qu'avait fait Big Philoli les politiques à la télé qui débattent des vidéos de débat coups de point de débat des dans la tête les débats de débat qui se perdent dans la machine c'est devenu banal des petites gicanes pour que derrière ça t'es pour une histoire de paquet de cartes les femmes tout le monde de partager Quelqu'un qui est dans une là quand on a demandé de le sac pour 100 dollars tout le monde veut la baraque la belle bagnole taper des barres au balai avec cette bande de le pas cette époque tu pas de billets de bip c'est pas pour les poche pliées et mille faut remonter la côte qui t'a tapé les petits ou bien moi la poste casse la porte c'est mort ce n'est pas de ta faute et peu importe tu prêt à tout pour embarquer la canette de non stop oh ça va te oh pour... oh les, ah ouais. oh, okay, les gars je crois qu'il va falloir ça <rire> met l'entraînement c'est de l'entraînement je crois qu'il va falloir je vous éclate tu t'es entraîné genre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 Oh, c'est moins rapide. C est c est OK, comment c'est trop lent OK. Les amis Eminem n'a qu'à bien se tenir. On okay. va le refaire plus vite. OK. Attends, je me mets le tempo. Non C'est Il s'est entraîné. OK. Et genre de jante, de jante. De jante. Toc qui dis sinon pour te t'ennuier, il est dans une mélodie, une musique que sans accord majeur, c'est une piste sans danseur. Et quand tu vont, dans ces moments ce moment-là, dans s'appeler Thésis es, des noires, les notes pourront se danser et nous reviendrons les chanter. Dans les secrets de mes chèques les quatre dernières c'est chantait bien que le jour n'était pas commencé. Putain la quête c'était qu'ça ils vont crève des chrome dans la gomme. Je vais danser, <rire> la musique était bon souvenir, excusez qui tu chantes dans jusqu'au bout de la nuit, t'es flash. La musique funky, bien parce qu'il fera avec la guitare qui choque et le batterie, <rire> C'est quoi sur l'énergie? Il m'a dit je le rejoins telle. j'ai besoin d'un vrai job. Il avait mes copines qui cognaient Je suis pas tout bête à ma télé fesser. Je prends tes appels, tu crois la fesser. Ma jambe j'ai besoin d'un vrai job. and say <laughs> démarrage officielle des journées salut salut bonjour tout le monde bon réveil avec Apleis Energy, Energy. Energy. Energy. Energy. celle qui vous réveille ce matin c'est George Ezra et Calvin Harris plus euh, avant de le retrouver en direct dès 6h le meilleur de Manu dans il snap sur énergie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 I'll be, I'll be riding shotgun Underneath the hearts, I'm feeling like someone I'll be riding shotgun Underneath the hearts, I'm feeling like someone South of the equator navigated Gotta hit the road, gotta hit the road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 Music only <laughs> And actually Are you drunk or no? Now to judge what I'm doing I high higher now To a skill that I'm ruining Cause I'm ruining Is it late enough they you to come stay over Cause we're free to love So tease me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 sur énergie Bonjour tout le monde, bon réveil On est on est vendredi aujourd'hui, j'espère que tout bien Le week-end ouais, arrive ce soir euh, tranquille En attendant, bah, on attaque euh, la journée avec le sourire Dans la bonne humeur et, et la joie Avec Bad Bunny et Drake dans la playlist énergie Amir euh, juste derrière, il y a la tournée hein, Avec énergie là partout en France Les infos, les réseaux, énergie.fr Bad Bunny, Amir, et avant de le retrouver en direct dès 6h Voici le meilleur de Manu dans 6 sur énergie Manu Manu, Manu et Léon ouais Men dans le 69 sur énergie. Il est temps d'enfiler mon gilet jaune pour moi aussi gueuler. Pas excuse pas. Vas-y. Hier, je vais dans un magasin de bricolage. Ouais. Mmh. J'aime bien, je suis calme, je suis zen, je regarde, j'ai l'impression de savoir tout faire. C'est ton bon. kiff. Ouais. J'achète deux trépaneries. Je vais à la caisse. Ouais. Longue queue. putain la galère. Et là une caisse s'ouvre. Ouais. Qu'est-ce que c'est bon Ah oh, c'est bon ça. Évidemment j'y vais en me disant oh, j'ai grillé tout le monde. Ouais. C'est pas bien. Je vais à la caisse et là elle commence à passer les produits et ça bug. Ah ouais. Ça bug, ça bug, ça passe pas. Oh, C'est pas possible Mais je me tiens Parce que derrière Il y a la queue de l'autre côté Je vais pas refaire la queue ah, non, ah oui, ouais, non. Donc je tiens Elle appelle quelqu'un Il y a un problème Et en fait quand ils ont, Au bout de 5 bonnes minutes mm -hmm. En fait elle me dit Je suis désolé En fait en ouvrant la caisse Il y a eu un problème On ne peut pas réellement l'ouvrir oh. Vous devez refaire la queue à l'autre caisse Mais oh. non Et l'autre caisse évidemment elle s'était remplie D'autres monde encore plus Ouais Je devais être le premier à passer Je me suis retrouvé Le 11 onzième à passer oh, Dans oh, la oh, caisse d'à oh, côté non. Pas bien. Ah non Ah non justice Gilets jaunes ouais. <rire> Voilà ce que j'ai à dire T'as pas pu négocier de reprendre ta place initiale dans, dans l'ancienne queue Alors j'y ai pensé ouais, Mais, mais vu le regard des gens <rire> ouais, ah, ouais. Parce que le problème c'est que les gens eux-mêmes Avaient des boules parce que moi j'étais passé devant Et eux ouais. oui, ouais, Donc bouillé. je peux dire qu'ils me laissaient pas passer ouais, Allez, Ça marche pas le truc comme à l'école Tu me laisses passer je te laisse repasser non ouais, Donc du coup maintenant ma question est la suivante Quel est votre moment à justice Quel a été l'un de vos derniers moments à justice Quel a ah, été l'un ouais. de vos derniers moments, j'ai envie de dire, gilets jaunes Ouais, ah, ok. Alors, Glandu. Moi, ça remonte à pas loin, ça remonte à samedi. Samedi soir, je me faire caler de boîte. Euh, pourquoi Parce qu'on est trois mecs en t-shirt. Donc le vidéorne nous dit « Non, c'est pas possible ». Tu cherches un peu, là. Ouais, mais on s'en redétende, nous. <rire> ah oui, non, bah mais, justement. Ouais, du coup, le mec nous, nous recale, mon lance met sur le côté, et le groupe d'après rentre sans problème... Et je te le donne en mille trois mecs en t-shirt. <rire> <Et, Un grand. rire> ah justice énorme. Ouais. gilet jaune. Ah ah ouais, total. C'est qu'il devait y avoir un autre problème mais un peu trop gênant apparemment pour en parler devant La tout le physique, monde. Ah physique tu veux dire <rire> Je sais pas. Non, je sais je sais, je sais pas on n'est est pas videur, on on ah, c'est injuste. Mais je pense que l'endroit où l'injustice est née dans le monde, c'est les boîtes de nuit. Ah, ah ouais. ouais, ouais ah ouais. mais c'est le truc c'est pourquoi moi pas lui, pourquoi lui pas moi. Et le pire c'est quand tu es avec deux nanas et tu te fais quand même refuler, c'est vraiment que t'es vilain vilain Sur Twitter, il y a qui dit j'ai posé Mon lundi pour me reposer Sauf que ce jour-là Mes voisins ont décidé De faire des travaux Dès 7h du matin oh Injustice ah, C'est ah, ouais. dur oh Alors, non, non. Petit moment d'injustice ça bonjour Salut Manu Salut le wang -wang. Toi bonjour. aussi Tu as été victime D'une injustice Oui bon t'écoute Alors moi la dernière fois Qu'on est sorti avec mon mari Chez des amis C'est une fois à table Qui m'a annoncé Que c'était moi le sable C'est trop injuste Que ah c'est ah ouais. toi le Sam le sam oui ah, ah ouais. ah, ah. ouais. c'est super bien d'être sam mais ouais. effectivement faut le savoir avant mais, ah ouais, ouais. mais ouais. c'est pas sympa si derrière on dit tout le monde une à la soirée eh, en fait on t'a pas appelé bernard tu es le sam ah, c'est <rire> pas cool le traquenard quoi tu ah, vois tu vois, vois en ami et tout et ils te font ça c'est un petit peu enfin, ça ouais. sympa et du coup tu as fait le sam et eh ben oui pas de choix bah bon, ouais bah... merci de nous avons à euh, moment d'injustice nico moi j'ai été privé de tiramisu quoi je suis j'étais au resto avec des potes et je les ai laissé tu vois commander le dessert avant moi et j'ai un pote qui en a pris un de tiramisu Et quand moi j'ai commandé le mien, le serveur il m'a dit Désolé c'était le dernier Il m'a proposé bah, Si tu veux je te prêterai du mien Mais je m'en fous moi, ah ouais, <rire> <fout>. <rire> moi. Louis sur Twitter nous dit Dans un parc d'attraction Une attraction est tombée en panne juste devant moi Après avoir passé deux heures dans un fil d'attente Oh ça c'est dur <rire> ça, sympa, non. Ah, non. Donovan bonjour Salut les ouin ouin a été une de tes derniers moments d'injustice Hier soir, j'étais tranquille Je menais à FIFA 2-1 à la dernière seconde, il plantait un but Alors j'ai mené tout le match à la dernière seconde, à FIFA, ouais. le mec t'a mis un but C'est ça, alors j'ai mené tout le match Alors... Ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo ah et ouais. à FIFA ne peuvent pas comprendre. Non, ouais. Mais quand Manu, tu ouais. joues à FIFA, c'est un jeu de foot, tu as une tension mais incroyable. Oui. Ouais. Et quand tu te fais marquer un but à la dernière seconde, ouais. c'est quoi je peux dire que, que la... la manette. Exactement, Exactement. ce que j'allais dire. J'allais dire, mais je sais exact... ce que Lenoël a fait. Tu jettes la manette, ah bah, Le nombre de manettes qui ont atterri mais sur oui. les écrans télé. Non. Non. Non, t as t as vrai, la personne la plus calme du monde, ça te rend fou ce jeu Ah mais c'est incroyable. Enfin, j'aime pas les manettes quoi, quand mais si ce moment d'injustice horrible. Si c'est euh, Courage mec, on est vraiment avec toi à ouais, oh, euh, Amoris sur Twitter nous dit En sortant hier du lavage auto, je suis passé à côté d'un chantier Il y a eu un énorme nuage de poussière fort du lavage ouais. <rire> Paulette, moment de la justice Mon ex c'était un gros gros gamin Qui passait ses journées à faire du skate avec ses copains Et aujourd'hui il a une nouvelle copine Et il a monté sa marque de skate qui cartonne Et il va ouvrir un magasin Voilà. De là à dire qu'il y a un rapport de cause à effet avec toi. Des 6 heures. C'est Manu dans le 69 qui vous réveille sur Énergie. que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, yeah, yeah, yeah. Bebé, de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar, yeah, Que te ti nadie va a Dile tocar que eres bien. mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías A te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta el pobo con la Ford y lo espanto Maman men, on a nos Je pourrais notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps avec moi. Fais toi dans ce monde fou. Je sais c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. Uzi ma poisse. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure sans temps, que jamais la raison n'atteigne. Cette aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Est mon sourire et ma carte chance Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse Jusqu'au dernier silence J'irai dans la rue si tu as besoin d'un toit Je pourrais vivre nu pour que tu t'aies un peu moins froid C'est toi dans ce monde de fou Je le sais, c'est tout Et je voudrais que ça dure longtemps Use ma possure la tienne un jusqu'à mon nom je simplement que tu là que tu que tu es que ça sur Énergie, bonjour tout le monde, salut, salut Énergie, l'horoscope Beggy, inutile de vous poser trop de questions aujourd'hui, les taureaux, la lune va éclairer le secteur de l'amour mmh. Les gémeaux, prenez le temps de souffler. Les cancers, une lune sympathique relance votre vie amoureuse et professionnelle. Les lions, vous voyez clair dans ce qui se joue aujourd'hui et c'est tant mieux. Les vierges, lâchez un petit peu vos dossiers et prenez l'air. Les balans, cette journée favorise un petit voyage. Essayez de décompresser. Les scorp les scorpions, la lune relance votre sensualité. Les sagittaires, une journée qui vous invite à ressourcer corps et esprit. Les capricornes, vous êtes en forme et ça se voit. Les versos, vos idées sont décalées. Elles surprennent, mais ça fonctionne et les poissons difficiles de suivre la cadence aujourd'hui mais tout ira bien voilà l'horoscop dispoénergie.fr dès maintenant en attendant c'est le meilleur de Manu dans 6-9 sur énergie avant de le retrouver direct dès 6h et la playlist énergie avec euh, Dajou Offenback et LSD sur énergie Tous les matins c'est Manu dans le 6-9 sur énergie Quand le mandrille c'est un singe qui est proche du babouin gagne le combat pour être le mâle dominant de la tribu et bah c'est testicule grossisse Oh. ouais Mais Pourquoi là... tu vas me dire ben pourquoi, oui. et ben Parce qu'en en fait, quand il devient chef de la tribu Il acquiert un rôle reproducteur Et du coup, pour mener à bien ce rôle reproducteur et ben ses testicules vont grossir ah Mais oui. ça grossit comment Genre des boules de bowling alors, <rire> alors Comment reconnaître le chef De la tribu des singes C'est celui qui a ses testicules sur une brouette <rire> ça, Manu dans le 6-9 6h-9h30 Sur Énergie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 offre soumise à condition chez les réparateurs agréés BMW participant à l'opération détaillé sur BMW.fr Gagner sur énergie 1000 euros en jouant avec Best of Logo le jeu sur les marques du quotidien Oh merci, merci Manu merci l'équipe c'est super merci beaucoup Écoutez Manu dans 6.9 de 6h à 9h30 et remportez 1000 euros et le jeu Best of Logo énergie Hit Music Only Gagner sur énergie 1000 euros offerts par Waffle Factory à chaque pause ça gaufre Salut c'est Coé sur énergie Écoutez Coé de 17h à 20h sur énergie et Waffle Factory factory offer gira 1000 let me tell you how it happened i was looking for someone then night Now i was never a believer as tu peux pas Boom. Where did love go when all is said and done? Yeah, yeah. Where did love go? Salut tout le monde. Bonjour, comment ça se met en bien j'espère, En tout cas, on va écouter D'Nell Lewis dans la playlist Énergie, Big Flow et Oli aussi avec Tibi Scula. J'adore ce sponsor. On se fait ça se mettre pour vous la météo dans moins 10 minutes et avant de le retrouver en direct dès 6h et avant de vous faire doubler votre salaire à 7h5 et 8h5. Ouais, inscrivez-vous énergie.fr voici le meilleur de dans Manu dans 69 sur énergie. Malu dans le 69. Sur Énergie. Les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur Twitter avec le hashtag Manu dans 69 Et mmh. les messages vocaux aussi, n'hésitez pas à nous en envoyer. Les messages vocaux sur l'application Manu dans 69 6-9. Nico lit tout, Nico écoute tout et Nico les partage avec nous. Hier on parlait des choses à dire ou non à l'autre quand on est en couple. Oui, pour savoir si vous voulez mmh. faire durer le couple ou pas en fait. En fait. <rire> Exactement. <rire> on a reçu plein de propositions sur Facebook, notamment Juliette qui dit « Est-ce que tu lui dis ou pas quand tu t'es en couple si tu as un petit peu abîmé sa voiture en lui empruntant ?» Oui parce qu'il va s'en apercevoir mmh, Ça va être compliqué ouais Il vaut ah. mieux le dire et puis expliquer Voilà il y avait un gros poteau au milieu du parking Je suis désolé mon chéri Tu vois tu, tu, non, tu, non, non, ça, tu racontes pas. Pas. Non, non, histoire non, il a, Quand il y a un gros poteau au milieu du parking tu le vois Pas toujours hein, pas, pas, En pas fait non faut pas le dire Bon ça si c'était pas top Oli cette fois-ci Est-ce que tu lui dis ou pas Bah, ah. Si c'est tout le temps top et qu'une fois, c'était ouais. pas top, euh, c'est euh, chaud quand même. Non, bah, tu peux <rire> oui. pas le dire, quoi. tu dis, oh, euh, voilà, Et à bon... l'inverse, si tu le dis, ah, cette fois, c'était top, c'est vexant aussi, quoi. Ah, ça, oui, ça veut oui. dire que les autres fois, c'était nul, quoi. Oui, mais si c'est, par exemple, tout le temps nul, est-ce que tu le dis Ah bah non, tu le dis pas. Jamais, jamais Ah bah non, tu le dis pas, c'est tout le temps nul. Oh, non, est ça, merci, vrai. ça me rassure. <rire> bon, est-ce que ça se dit ou pas en couple Il y a Mélissa sur Facebook il dit, si tu trouves un de ses potes très drôle. Ah, le problème c'est que nous les mecs On a toujours l'impression d'être le plus drôle ouais. Du coup s'il y en a un qui est plus drôle que nous non, non, on, a, on, on, peut le dire, on peut le dire Et puis on, on rajoute Mais toi aussi t'es rigolo Ben si t'as pas envie d'aller manger chez sa mère Est-ce que tu le dis ou pas Ah oui. Ah ouais Ah oui. Alors moi ah j'ai déjà dit un... Ah bon Ah ouais. Ah ouais, dit... on avait un truc et euh... ça rendait le couple solide. On se le disait Quand vraiment on n'avait pas envie de faire un truc. Oui. Voilà et du coup bah regardez on, on s'est séparé, vous C'est ouais. <rire> si vraiment j'ai les bons conseils, j'aurais j'ai eu un bouquin Et une dernière proposition de est-ce que ça se dit pas ou pas en couple Est-ce que ça se dit ou pas en couple Il y a Céline qui dit si j'ai craqué et que j'ai encore acheté plein de fringues. Bah, le problème, c'est que si tu le dis pas, ça se voit. Donc, euh, oui. ouais. ça. Bon, tous les matins, on écoute aussi les messages vocaux qu'on reçoit sur l'application Méliquence 6.9. Et on démarre là avec une blague, parce que ça fait longtemps et parce que ça fait du bien. Salut Manu, salut les bah Voilà une petite blague pour bien commencer la journée. Qu'est-ce qu'une chauve-souris avec une perruque et ben c'est une souris. Ouais. Ouais. c'est le c'est le problème, ouais. c'est que voilà, c'est un bon thermomètre. Quand une blague la fait rire, ça veut dire qu'on est allé trop loin. un autre message vocal qui arrive un petit peu tard parce que le son à 10000 euros a été trouvé lundi. Ah. On vous rappelle quand vous a fait écouter ça a duré 15 jours ouais. matin 8h30, on vous a écouté un son, il valait 10000 euros si vous le trouviez, il a été découvert lundi matin et c'était un ex... c'était la goupille d'un extincteur ouais. qu'on qu'on qu Ouais. Ouais. on vient de recevoir une proposition de son et elle est très très drôle. Écoutez. Salut Manu. Bon bah mon fils a entendu le son à 10000 euros Il a 4 ans et demi et il a dit que tu jetais un bâton sur un arbre qui tombait sur un autre arbre qui tombait sur un autre arbre et en fait le bruit de l'arbre qui tombe sur l'arbre. Qui est le bruit à 10000 euros. En conclusion, tu as beaucoup de muscles pour faire tomber des arbres en jetant juste un bâton. Waouh, c'est mignon. Ouais, mignon. mignon. Bon, ça arrive un peu tard parce ouais. que il a été trouvé mais c'est mignon. Ouais. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est malu dans le 69 sur énergie.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 But it's not the fact that you kissed him yesterday It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake And everything on know tells me that I should walk away But I just wanna stay And my friends say I know you love her but it's over mate. It doesn't matter, put the phone away It's never easy to walk away Let up let's forget tonight you find another and you be just fine little girl nothing heals the past like time and they can't steal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 Pense plus a rien, rien, rien, rien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 Et vous êtes sur Énergie, salut tout le monde Bonjour, je suis ça va météo ouais, Pour ce vendredi matin, des éclaircies au nord-ouest du gris, partout ailleurs Les températures de 6 à 11 degrés Cet après, ce sera Mossade dans toute la France Avec parfois des éclaircies, souvent des averses Les températures 7 degrés à Clermont, 9 à Dijon, Lyon, Grenoble et Paris Vous aurez 12 à Lille, Caen, Brest et Limoges 14 degrés à Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice et Marseille Un bon réveil avec nous sur Énergie Retour en direct de Manu dans 6-9 sur NRG. Un petit peu avant 6h, il a de la avec Marnik et Smack sur énergie. Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil J'espère que ça là ce matin, vous avez tous bien dormi Prêts pour attaquer la journée avec nous sur Énergie Là c'est cool, on va essayer mettre Gims dans la playlist Énergie Derrière, retour en direct de Manu Dans 6.9 sur Énergie, vous voulez lui parler en direct Pour participer à l'émission, ok 0870 42 48 Il y a aussi l'application Manu dans 6.9 sur Énergie Donc Gims, le retour en direct de Manu Dans 6.9 sur Énergie, et là c'est le meilleur De l'émission Manu dans 6.9 Il répondait au nom de Manu De 6h à 9h tous les matins 6h, 9h30 Tous les matins sur Énergie 0870 42 48 Vous pouvez venir avec nous Le principe est simple On dit les trucs Et les autres d'ici sont pour ou ils sont contre mmh. Allez Nico Pour ou contre les films en 3D euh, euh, Bah pour Ah non En 3 avec les lunettes là Bah, bah ouais. ouais Ah non c'est chiant C'est génial la tête. Et les lunettes ça coûte une blinde Non mais les lunettes ils... bah, Ça coûte pas une blinde Tu les as une fois Tu les gardes après tout le temps ouais, ah je oui. les achète toi Bah, tu bah, disais, ah oh. non, souvent il les prête, ah, tu oui. les rends après ou ouais, sinon c est c est des Ah non, j'ai acheté une fois, puis après je les perds ah, avant, ah, tu ramènes ta... Ah, oui, <rire> okay. oh, C'est le gars qui a envie d'avoir l'air classe Avec ses lunettes 3D alors tout le monde a l'air con <rire> alors, il ah, a ses lunettes 3D. Les lunettes que t'achètes sont plus classe Que ouais. celles qui te filent ouais. ah oui, C'est important ouais, la ouais. classe au cinéma quand personne te voit ouais. Ouais. Ouais, ça. <rire> Pour ou contre, Betty bonjour Bonjour Manu, bonjour Tlewam Bienvenue sur énergie Betty Pour ou on t'écoute Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre des vacances avec toute la famille, c'est-à-dire les oncles, les tantes et cousins Ah ouais, ah ouais. Alors je euh, crois que j'ai jamais fait À part quand j'étais petit ouais. Des vacances avec toute ah la famille ah, Je trouve ça génial tu es sûr comme ah ouais. ça De, de, de pas t'emmerder quoi C'est cool Tu connais tout le monde ah ouais. C'est une bonne ambiance et toute la famille T'es réuni c'est cool Ouais mais alors moi par exemple En vacances avec toute la famille Je suis pas comme si je suis en vacances Avec des potes Non mais t'es pas pareil Tu bois un peu moins Je ah voilà, suis d'accord avec toi Manu Merci Bah ma Betty on part en vacances Tous les deux <rire> wow. ouais. ah réglé. Mais, Moi je trouve ça super D'être en famille c'est Ça resserre encore plus les liens en partage plein de moments ensemble Ouais une fois Noël C'est bien Ouais <rire> T'as plein, plein de vieux dossiers qui ressortent souvent aussi euh, Les vacances en famille quoi sur le tonton qui va te ressortir un truc quand tu avais 6 ans euh. Oui ou alors carrément le truc bah Tu sais quoi ça fait 15 ans que je vais te le dire ah, okay. oh. Il y a ça oh. aussi ouais. oh. Oh. C est c est Dans le clip de Relsen tu vois Ça ça sent mauvais en général cette oui, phrase oui. Merci de nous avoir appelé Betty Pour ou contre Isabelle Les sapins en plastique pour ou contre oh. Oh. Alors euh, vous savez je crois j'ai lu un truc là dessus Aux Etats-Unis je crois que maintenant quasiment 3 sapins sur 4 Dans les maisons, c'est les sapins en plastique. Oui. Apparemment, c'est plus écologique. Bon, effectivement, on oui. coupe pas les arbres, hein, du ouais. coup. Moi, j'étais contre avant et mon père a un magnifique sapin en plastique ultra bien décoré et tu vois même pas que c'est un faux. Ah et ouais depuis, je suis pour. Ouais, franchement, bien pour Et l'avantage, c'est que tu le prends déjà décoré, tu le ranges, tu le ressorts, il est déjà décoré. Ouais, c'est ça. Gagne de temps. Et tu verras ouais. pas ces épines. Donc euh, ça fait un petit peu de ménage en moins. Ah, l'astuce faut... <rire> ouais. diza. C'était l'astuce diza. Hey À demain pour une autre astuce diza. <rire> Merci Manu. Euh pour ou contre Christophe, bonjour. Salut Manu, salut ouais On t'écoute. Pour ou contre les chocolats à base de liqueur oh, oh non, alors Christophe, qui Pourquoi tu poses cette question C'est juste il demande. On est d'accord ah voilà. oui, Mais je ne comprends même pas le j'aimerais trouver le mec qui a inventé ça. Ouais. Ouais, qui mais qui c'est dit un jour on va fabriquer les chocolats avec de la liqueur dedans. Ouais, mais c'est pour faire une vanne, tu vois, dans une boîte quand on a un à la liqueur, et eh ben tu apprécies plus les autres parce que tu as la surprise. Ah, C'est vrai que à chaque fois que dans une boîte de chocolat, tu en prends un, puis quelqu'un d'autre en prend un, ouais. puis petit à petit ça rime, ça diminue, ça diminue ouais. et tu dis quel est le con qui va se terminer la liqueur. Exactement, ouais, c'est ça. Bon, moi j'allais parler de ma mamie qui adore ça, alors la transition est mal trouvé là. Et c'est ta mamie que... qui se fait ah. avoir à chaque fois. je, ouais, telle, mais, je, je crois c'est parce qu'elle a, a plus tellement de goût, elle s'en rend pas compte. <rire> Merci de nous avoir appelé Christophe, <rire> belle journée à toi bien. Ciao ciao Tout à l'heure, 6h-9h30 L'année, c'est Malou dans le 69 sur Énergie Le pire, c'est pas la méchance des dix hommes Mais le silence des autres Qui font tout semblant d'hésiter Et quand les enfants me demandent Pourquoi la mer est-elle salée Je suis obligé de répondre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 Je suis obligé de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 profiter du temps qui nous reste à vivre le pire, de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive on de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre le pire, de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive le pire, Fins demà! I don't know what I do without your comfort If you really go first, if you really left I don't know if I would be alive today With without you like night and day We didn't repeat every conversation Being with you every day is a Saturday But every Sunday you got me pray Don't you ever leave me, don't you ever go I'm sitting on TV, I'm sitting on TV up my phone never see you singing tiny dancer every time my head hurts every time I'm low cause I don't know if I will be alive today with or without you like night and day everything about you uncomplicated here with you every day it's a Saturday but every Sunday you've got me praying don't you ever leave me don't you ever go I've seen it on TV sur énergie 5h55 nous sommes aujourd'hui vendredi les amis et ah nous oh, santé, allez-y santé ah. santé ah. ah oui ça ah. sent oui, ça oh, sent oui. ouais, quoi Isa bah, bah, le week-end oh, c'est bon ça euh, on démarre l'émission dans 5 minutes mais comme chaque jour c'est le club du 5-5-5 à 5h55 qu'est-ce qu'on fait on se fait un petit plaisir, on s'écoute un titre qui va nous lancer la journée et aujourd'hui c'est pas moi qui l'ai choisi aujourd'hui c'est l'un d'entre vous qui l'a choisi et oui, parce que vous pouvez nous envoyer des messages vocaux sur l'application Manu dans le 69 pour parler de tout et n'importe quoi. Et parfois, vous nous comme une délicace en fait, hein, ah ouais. vous demandez un titre pour le club du 5 5 Et comme c'est un club très open, et ben on écoute <rire> vos doléances. Et bien voilà. <rire> écoutez, ce message il est arrivé hier. Salut Manu, bon je me lève très tôt pour le bosser tous les matins et donc j'écoute toujours le club du 5-5-5. Et parfois tu as des titres un peu rock, c'est sympa. Mais est-ce que pour une fois, tu pourrais pas nous balancer un son bien vénère style ACDC, Nirvana Même Metallica Pour bien commencer la journée comme il faut <rire> Merci Manu Aussitôt demander aussitôt fait ah. Ah. Ah, cool. Un petit nirvana ah, C'est bon ça voilà, ah, C'est bon, ah ouais, cool C'est un classique, un classique. Mais oui Ah on est N'hésitez pas si vous avez envie d'écouter Des musiques dans le club du 5 5 Vous pouvez y aller, c'est comme quand on est en boîte Et que vous me faites un grand signe au DJ Ah <rire> L'application Manu dans le système vous pouvez la télécharger, elle est gratuite 5h56, et ben ça fait du bien Un bon Yerbana pour démarrer le week-end Soyez les bienvenus, c'est LRJ, c'est Manu dans le 6 -9.